op de l'explication du livre, al l'adilat al-shari'a, en el al-disad, al-hizdi ala al-mujtama'at al-islami'a, de Cheikh Hassan ibn Qasim al-Najdi, et euh, on continue qu ce qu'on a commencé la, la semaine passée. On, a, on, a, on parle du point qui a rapport avec les questions d'ijtihad de la part de certains ulama d'Ahl al-Sunnati wa al-Jama'a, qui auraient <coughs> fait des fatwas pour, euh, disons, permettre, euh, dans certains cas, de participer. Ou de voter pour certaines personnes. Et on est en train d'expliquer justement l'attitude à prendre face aux fatwas des ulama et euh, les extrêmes par rapport à cette, cette position-là entre les haddadiyas, les ceux qui n'ont aucun respect pour personne, ni les ulama d'Al-Sunnah et qui rabaisent bien entendu les ulama d'Ahlul bida ça c'est normal, mais ils mettent au même niveau de Ahlul Sunnah Ahl -Sunna. <coughs> euh, euh, de eren de eren van de eren de eren van de les van de eren van de eren van de eren van de eren van de eren van de de eren van de de Et les gens de ah, est euh, au lieu de rabaisser seulement les... Comme c'est les Haddadiyah qui rabaissent et les ulamas d'Ahl sunnah et les ulamas des gens de bid'a ah, eux, ils élèvent les gens de bid'a ah et ils rabaisse les ulamas d'Ahl sunnah Donc ça, c'est la position d'extrême, de, d'extrémisme de la part de ces euh, deux groupes-là. Puis Ahl al-Sunnah, le jamaa ah, qui est entre les deux, <coughs> qui élève les ulamas d'Ahl sunnah en général, même s'ils si ont certaines erreurs qu'ils ont faites dans certaines ijtihad <coughs> et qui rappellent les ulama ou les gens de Bid'a qui sont des égarés ou des gens qui sont sur la Bid'a et l'innovation et l'égarement. Donc euh, on va commencer à lire le passage où le chef explique ce point-là. Ce point <coughs> le chef <il> dit « Amma tafritu fa fa'innahum addamu ahl al-bid'a » وأطلقوا عليهم ألقابا منها, منها أئمة وشهداء وجعلوا طماتهم من قبل الاجتهاد مع اشتراكهم مع الحداديين في في الطعن على في الطعن في علماء السنة وهذا الصنيع مخالف لما عليه سلفنا الصالح وعلماء الدعوة السلفيون دوك لشيء الزكرة أسكي كوثير للسروريين لسروريون شيخ ذي فرقة السرورية فرقة ظهرت مؤخرا تبنت كثيرا من أفكار سيد كتب ويتزعمها حاليا محمد سرور ابن زيد العبيدي وقد شنع عليه شنع, شنع عليهم وقد شنع عليهم علماء الدعوة السلفيه في بعض مؤلفاتهم واشرطتهم Donc le chef s'est dit que As-Sururiya c'est un groupe ou une secte qui est apparue dernièrement et qui euh, accepte ou qui établit, qui ont accepté comme principe beaucoup des principes ou des idées de cette coutume. Et à la tête de ce groupe il y a en, en ce moment Mohamed Sourour Zain Abdi. Et, euh, et, et beaucoup de ulama de la Dawa Salafia l'ont réfuté, ils les ont réfuté dans leurs livres et dans leurs cassettes. Donc ça c'est un petit Résumé. En fait, les Sourouriyah, si tu veux résumer encore plus, c'est un groupe de personnes qui suivent le de d'Ikhwan dans les questions politiques, dans l'attitude la, dans envers les gens de Bid'a ah et euh, dans les questions de politique, de démocratie et ainsi de suite, mais qui euh, ont certaines croyances qui sont en accord avec la croyance avec les, la croyance des, des, des Salafs et la croyance de sunnah comme par exemple euh, la, la question de Al-Asma al-Sifat. Euh, dans les questions de Al-Asma al-Sifat, ils sont d'accord avec Ahl-Sounat wa al-Jamah, mais dans la question de Tawhid, ils se concentrent uniquement sur Tawhid al-Hakimiya pour faire le taqris des Fouqqam et des dirigeants, et puis euh, dans les questions d'Al-Wala wa al-Bara, eh comme on a vu, ils élèvent les gens de Bidah, et ils rabaisent les, euh, les ulama dal sounat et ils les insultent, et ils les traitent tra tra par toutes sortes de caractéristiques qualificatifs, Rabessin et donc ça c'est leur caractéristique les plus connues. <coughs> Ensuite le cheikh il dit que les Soroerias ils ont respecté et ils ont montré, ils ont montré beaucoup de respect et d'honneur aux gens de Beda et ils les ont donné comme qualificatif ou comme, comme euh, surnom les termes comme Emma ou bien Shuhada euh, et ils ont fait de des et euh, allez, comme ils ont dit que ce sont des martyrs des imams et ils ont fait de leurs erreurs ou de leurs égarements euh, des graves erreurs qu'ils ont fait ils les ont mis dans la catégorie du euh comme si c'était des efforts qu'ils ont fait dans une, pour arriver à un jugement ou à une vérité et puis et euh, allez, il les traitent comme la même façon que Des imams de Ahl Sunnah qui se sont trompés ou qui ont fait des erreurs. Et bien entendu, comme on l'a expliqué déjà, il y a une grande différence entre les erreurs des savants de Ahl Sunnah et les erreurs des et des gens d'égarement. <coughs> Parce que les gens d'égarement, leurs fondements sont, sont déjà dans l'erreur. Ils sont déjà dans l'erreur à partir de leurs fondements. Et donc, quand ils tombent sur une mauvaise réponse ou une mauvaise conclusion, C'est tout à fait normal puisque leurs fondements sont mauvais. Et donc, quand ils établissent leurs jugements, ils se basent sur des fondements qui sont erronés, qui sont incorrects. Et donc, c'est comme tout à fait normal qu'ils arrivent à des mauvaises conclusions. Tandis que les relevés de al ou al hein, se basent pour, sur des fondements qui sont véridiques, qui sont bons. La, la, sauf que durant leur euh, durant l'analyse de, de, de certaines questions ou du, durant euh, la recherche sur certaines questions, quand ils cherchent la vérité. Ça peut arriver qu'ils se trompent dans certaines questions, ou dans certains points, ou dans certaines déductions, et donc ils tombent dans l'erreur dans certaines questions, et non pas dans les fondements de leur manhajj. Et c'est pour ça qu'on on, on les considère comme étant des grands ulama, et on les excuse pour ces erreurs-là, et on demande pardon à Allah pour eux, et on les continue de les respecter et de les traiter pour, comme étant des gens de la Sunna. Contrairement aux innovateurs et aux gens de Bid'a, Qui ont comme principe et comme fondement euh, l'égarement et euh, la, la contradiction de la Sunnah. Donc, il ne faut pas mélanger les deux choses. Toutefois, les sourouriens, ils sont d'accord avec les hadaddiens pour attaquer les ulémas d'ahl Sunnah et pour, leur, pour ne pas leur donner leur respect. <coughs> Hadaddien, c'est les autres extrêmes, ceux qui n'ont respect pour personne. Parmi les, <coughs> que ce soient des ulémas. Ahl au même de Ahl sunnah die mette je op hetzelfde niveau als de Jan de Bida'ah. Waalaikum as wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Donc, le Cheikh, il dit, euh, ja, yani, dit, cette attitude-là de la part de ses sourouriers, c'est une attitude qui est contraire à l'attitude des salafs salihs et à l'attitude des ulama de la da'wa salafiyah. Ensuite, le Cheikh, il dit, Pour supporter ce principe-là et ces paroles-là, il donne des exemples, des paroles des imams de l'islam et de la sunna, comme par exemple l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi. Dans son livre, dans son livre, « L'humu'atul al hadi ila s'adul al-rachad » Le sheikh Ibn Qudama al-Maqdisi, il dit « Wa min al hujran bida' wa wa al وترك النظر في كتب المبتدعه والاسراء الى le sheikh, il mentionne dans, ce, dans ce dans ce passage de cette citation il dit que parmi les articles ou les choses qui font partie de la sunna il y a le fait qu'il faut boycotter ou s'écarter des gens de bid'ah et se séparer d'eux complètement et ne pas discuter, discuter ou débattre avec eux Et de faire des discussions et des débats dans la religion avec eux. Et de laisser tomber le fait de. ou d'abandonner le, le, le, le, le fait de regarder dans les livres des gens C'est-à-dire, on n'a même, même pas le droit de regarder dans leurs livres. Hein, sans, sans, sans, même, sans même mentionner le fait de lire leurs livres. hein j'ai dit, avant. cest même pas de regarder dans leurs livres. Et d'écouter leur de prêter l'oreille à leurs discours, à leurs paroles, parce que tout également, est une bid'rasse, toute, toute innovation ou chose nouvelle dans la religion est une bid'rasse. <coughs> Bien sûr, mais comment on les connaît C'est du fait que les savants de l'Islam nous avertissent contre eux. Et lorsqu nous dit, lorsque les ulama d'ahlus sunnah ils nous disent que ceux-là sont des gens de bid'a, alors on n'a pas le droit par la suite de les écouter ou de leur de de, de les écouter ou de leur de lire leurs livres. Si par exemple aussi euh, on reconnaît dans la parole de certaines personnes les propos des gens de bid'a qui sont clairement des propos de bid'a, dans ce cas-là bien entendu on a on a des précautions à prendre vis-à-vis -vis des gens qui expriment ces idées-là ou ces propos-là, puisque ce sont des propos qui, qui ne font pas partie des principes de la Sunna ou qui sont en contradiction avec la Sunna. Donc il faut avoir des précautions puis demander au Lama à propos de ces personnes-là avant même de, de les écouter, avant même de leur donner un une, une auditoire ou bien de, les, de, les, de lire leur livre, <rire> de se renseigner à, à propos des gens de mensen on we la science die de leren la science de ces personnes-là we leren kennen, die we leren kennen, die we leren kennen, die we leren kennen, die we leren kennen, die we Ça c'est les paroles citées de l'imam Abu Uthman al-Sabouni, euh, qui est un, un autre parmi les imams des salaf Abu Uthman al-Sabouni, il dit dans son livre, Akizat al-Salaf ou Ashab al-Hadith, et que les imams des salaf et les ulama de Ahl Sunnah et de, de, les, les ulama des, des salaf ils sont tous d'accord on doit Euh, être d'eux et prendre le dessus sur les gens de et les humilier et les euh, les éloigner et les repousser et euh, s'éloigner d'eux et ne pas les prendre comme des compagnons et ne pas rester avec eux, ne pas s'asseoir avec eux, et ainsi de suite. Hein, tout ça, on le fait pour se rapprocher à Allah euh, avec l'intention de plaire à Allah wa ta'ala et de s'écarter d'eux et de les, de les boycotter ou de s'en éloigner, de s'en écarter complètement. Hein. Donc ça c'est les règles à suivre par rapport au jin de bid'a. Ensuite, euh, dans une autre citation qu'il mentionne les paroles de Muhammad ibn Abi Hatim, le fils d'Abi euh, Abi Hatim, il dit j'ai entendu il dit Sami at-Abi wa Aba Zur'a euh y'amuran bihujran ahl al-ahl wal bid'a wa yurallizan fi dhalika ashadd al taghlid wa yunkiran wad' al-kutub برأي غير برأي في غير آثار وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفلح صاحب كلام صاحب كلام أبدا. سأسي نال عقيدة الإمام أبو زرعة ابن أبي حاتم الرازي Euh, le, le fils de l'imam Ibn Abi Hatim, il dit, j'ai entendu mon père, Abu Hatim Ar-Razi, et Abu Zura Ar-Razi, ce sont deux parmi les grands imams de la sunna, parmi les imams des salaf. ils ont dit que tous ces deux-là, ces deux grands savants-là, ils ordonnaient aux gens de s'écarter des gens de, de l'égarement et de la déviation, et ils prenaient ça très au sérieux, ils mettaient beaucoup d'insistance là-dessus, ils prenaient ça très très très au sérieux, et... De la plus grande, euh, de, du plus grand sérieux que tu ne peux pas imaginer. il mettait beaucoup d'importance sur ce point-là. Et il dénonçait le fait de, d'écrire un livre contenant des opinions qui ne sont pas basées sur des narrations ou sur des hadiths ou sur des hasards, hein. Et ils, ils interdisaient tous les deux de, de s'asseoir en compagnie des gens de Kalam. Les gens de Kalam, c'est les, les gens qui se battent sur la philosophie et qui parle d'Allah en se basant sur le, la philosophie et les principes de logique d'Aristote et autres, donc les gens de Kalam comme les Asha'ira et les Maturidiyah, et les euh, Jahmiya et les euh, Mu'tazila et ainsi ça c'est des gens qu'on appelle Ahlul Kalam. Le fait de participer par exemple à, à, à aller parler dans des, des endroits, dans, endro dans des mosquées Où il y a des gens qui ont un manhaj qui est contraire au manhaj de Ahlus wal Jamaah, contraire au manhaj des salaf. Tu t'en vas là-bas et que tu vas participer avec eux, puis que tu ne les critiques pas, puis que tu clarifies pas leurs égarements ou leurs erreurs, tu parles avec, de, tu parles là-bas avec eux comme si rien n'était. Alors dans ce cas-là, ça c'est quelque chose qui est en contradiction avec le manhaj des salaf. Et une raison pour ça, c'est que euh, le, le, les gens vont, qui vont t'entendre parler là-bas ou qui vont écouter, aller là-bas, eux, les gens de bétail ils vont prendre ça comme une, comme une Tazkia, comme un genre de de pour, pour essayer de dire, ah, le fait que cette personne-là vient parler chez nous, c'est la preuve qu'ils nous considèrent comme étant des gens corrects, comme étant des gens qui ont une bonne, une, une bonne voix, une bonne compréhension, une bonne, une bonne façon de comprendre l'Islam ou de suivre l'Islam, et donc ils vont prendre ça comme une, une référence pour égarer les gens par la suite. Et donc, c'est pour ça que si quelqu'un s'en va parler, par exemple, dans une conférence où il y a des jeunes bid'ah, et euh, il ne clarifie pas leurs égarements et leur, euh, leurs paroles qui sont en contradiction avec le Qur'an et la Sunnah, alors dans ce cas-là, euh, ils ne euh, devraient, devraient pas euh, participer s'ils ne peuvent pas réfuter les jeunes bid'ah, où, où ils vont parler. Non. C'est ça. C'est comme si, par, en fait, il faut voir. Il y a des nuances. Si, par exemple, tu rentres dans une mosquée pour aller faire ta prière, tu pries et tu sais que les gens sont là, qui sont là-bas sont pas, sont pas sur la voie des salaf et qui sont pas sur la voie du sunnah al et ils ont des bid'a. Ah", donc, toi, qu'est-ce que tu fais Tu vas là-bas, tu pries et tu t'en vas, d'accord Tu vas pas rester pour écouter les discours ou les conférences qu'ils vont donner parce que tu sais que ce sont des gens qui, qui enseignent pas. Qu'est-ce qui est sur la bonne voie Sauf si tu connais, sauf si tu connais bien l'islam, tu connais bien la sunnah, et que tu es capable de, les, de leur répondre, hein, au moment où ils parlent, tu vas, euh, tu vas aller, puis tu vas aller dire, euh, une réplique pour réfuter les égarements qu'ils disent. Si c'est possible de le faire, dans ce cas-là, tu le fais. Sinon, c'est pas bon de rester là-bas, tu dois pas rester là-bas. Et, euh, si tu vas pour la prière de Jumwa, parce que y a pas d'autres mosquées, Dans, le, dans, dans les quartiers ou dans la région où tu es, que cette mosquée-là, donc là tu vas prier ta prière puis tu t'en vas, mais bien entendu tu vas pas euh, aller là-bas pour, euh, si tu as le choix d'aller dans une mosquée où il y a des salafis ou l'imam est salafi, tu vas pas choisir d'aller dans cette mosquée-là, tu vas essayer d'aller dans la mosquée où il y a l'imam qui est salafi si tu peux y aller, si c'est pas trop loin, mais sinon tu es excusé dans ce cas-là de prier là où tu peux. Même si l'imam est pas sur la sunna wallahu in de buurt zijn, die niet in de moskee zijn, maar die in de die niet de l'islam, de buurt zijn, die niet in de moskee zijn, maar die in de buurt zijn, die niet in de moskee zijn, maar die in de buurt zijn, Abu niet in de Yeah, ils interdisaient ils interdisaient de s'asseoir en compagnie des gens de kalam et de regarder dans les livres des gens de kalam et tous les deux disaient celui qui fait qui euh, étudie le kalam ou qui fait de la philosophie ou des trucs de ce genre ils n'auront jamais de succès la yuflihu sahiba le kalam abadan le kalam littéralement ça veut dire la parole Sauf que la façon dont c'est utilisé par les ulama dans ce contexte-là, le Kalām, c'est une science qui est apparue euh, après la période des Salafistes, euh, les premiers musulmans, et ils utilisaient la méthode, la méthode, la méthode euh, comme de philosophie et de théologie et euh, euh, par euh, par euh, toute sorte de méthodes philosophiques ou de comparaison ana, par analogie pour essayer de détruire de comprendre Allah, de comprendre ses attributs, et ils établissaient des règles qu'ils qu considéraient comme étant logiques, puis par la suite ils établissaient ces règles-là sur le Coran et sur la Sunna, puis qu'est-ce qui était en accord avec ces règles, ils le prenaient dans le Coran et dans la Sunna, mais qu'est-ce qui est contraire à leurs principes dans le Coran et dans la Sunna, ils le déforment et ils changent sa signification pour que ce soit en accord avec leurs principes. Et ça c'est la voie des Mutakalini. Mais ça, c'est une voie des oui. Non, non, c'est pas, pas nécessairement lié à ça. Toutefois, il faut juste regarder dans ces domaines-là, dans le domaine des sciences humaines, où on peut toujours analyser les choses par rapport au Coran et à la Sunnah et ramener les questions qui sont compliquées au ulama de la Sunnah pour qu'il nous clarifie qu qu'est-ce qu qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis dans ces questions de, qui ont rapport avec les sciences humaines ou autres, parce qu'il y en a des, des égarés parmi les, euh, les soi-disant prêcheurs aujourd'hui qui parlent de l'islam, et puis ils disent tout ce qui n'est pas contraire à l'islam, on le prend, tout ce qui n'est pas contraire à l'islam, on le prend, on peut l'utiliser, et le problème avec ça, c'est que les gens ne savent pas si c'est contraire ou non à l'islam. Et à cause, à, à cause du fait que leur connaissance de, de, du Coran et de la Sunnah est trop limitée. Et leur compréhension du Coran et de la Sunnah est trop limitée pour leur permettre de savoir est-ce que quelque chose est, est, est en accord ou en contradiction avec le Coran et la Sunnah. Et ils ne ramènent pas ces questions-là aux savants de l'islam pour leur demander est-ce que c'est permis ou non. Et donc, qu'est-ce qui arrive en conclusion, c'est qu'ils s'imaginent que certaines choses sont correctes dans l'islam alors qu'elles ne sont pas correctes avec l'islam, et ils s'imaginent que euh, certaines choses ne sont pas en contradiction avec notre aqida alors qu'elles sont en contradiction avec notre aqida, mais ça c'est dû à leur ignorance, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est très délicat, c'est très important de retourner aux savants pour juger justement dans ces questions-là. Enzo, le de Ziwata, al-Qadi Abu Ajma as sahaba wa ttabi'una alla muqaatatatin mbbta'di'ah. L'imam Abu Qadi, al-Qadi Abu Ya'la, il disait que les Sahaba et les Tabi'oun, ceux qui ont étudié avec les Sahaba, ils étaient tous d'accord pour dire qu'il faut couper les liens avec les gens de bid'ah, les Dat rapporté dans Hajr al de Et la citation de l'imam Abu Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a, Il rapporté selon le fils de l'imam Ibn Abi Hatim Ça c'est un charme sous l'aïtiquade, ahl et de l'imam al lakai Ensuite, le cheikh il mentionne une autre citation C'est une citation de l'imam al barawi Après avoir mentionné le hadith de Ka'b ibn Malik Ka'b ibn Malik Euh, Yanni, c'était un des Sahaba qui n'était pas allé à la bataille de, de Tabouk. Il n'était pas parti à la bataille de Tabouk. Euh, et quand le Prophète Sallallahu est revenu, il a avoué au Prophète Sallallahu qu que qu'il n'était pas parti. Pas parce que Yanni, il n'avait pas d'excuse. et il est venu admettre ça au Prophète Sallallahu Il lui a dit, je viens t'admettre que j'avais pas d'excuse pour pas y aller. Et ainsi de suite, j'étais en bonne santé, j'avais ce qu'il fallait, et ainsi de suite. Donc, euh, il est venu, puis il dit, j'attends le pardon d'Allah. Donc, le prophète, il a coupé lui ainsi que deux autres, parmi les Sahaba il euh, a allé pendant 40 jours. Et aucun musulman ne leur a adressé la parole, même pas le salam. Donc, le chef même pas leur femme, même leur propre épouse, Exact. Donc le cheikh il dit "Wa fihi dalil ala anna hijran ahl bida ala ala al Même pas rien. Oui, une, une, une, le, le prophète صلى الله عليه وسلم avait interdit même à leur femme d'avoir aucune communication ou contact avec ses femmes et avec aucun musulman et même à l'époque, yani, il y avait un des sahaba qui était qui était vieux et donc À celui-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné la permission à sa femme de s'en occuper de lui parce qu'il était trop vieux, il était malade, ou quelque chose comme ça, mais les autres n'ont pas eu d'excuses. Donc, ça c'est à propos de ça. Le chef à al-bida ala ta'bid, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ala ka'b wa al nifaq, فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم وأعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم علماء السنه على هذا مجمعين ومتفقين على معادات أهل البدعة البدع ومهاجرتهم لشيه الماسيان لبغل الإمام البغوي سجد الحديث كعب بن مالك إلزيه C'est tiré de Shah sunnah il dit euh, il y a la preuve dans l'histoire de Kaab ibn Malik qu'on a le droit de couper les liens avec les gens de Bid'a et d'une durée de temps indéfinie. Et le prophète Mohammed, le messager d'Allah, quand il a, il a eu peur à propos de Kaab et ses compagnons, les deux autres, que c'était des hypocrites, il craignait que ce soit des hypocrites parce qu'ils ils étaient, ils ils étaient restés derrière lors de la bataille de Tabouk. Lors de l'expédition de, de Tabouk, alors le prophète Muhammad wa sallam a ordonné à tous les sahaba de les couper et de, les, de ne pas leur adresser la parole et de ne pas avoir aucun contact avec eux, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse, fasse révéler sa, la repentance pour ces trois là qu'il qu qu avait accepté leur repentance et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a su par la suite qu'ils étaient innocents. Et ça, c'est resté comme une sunnah parmi les, parmi les Sahaba et parmi les Tabi'in et ceux qui les ont suivis, ainsi que les ulama de la sunnah, ils sont tous d'accord et ils ont tous euh, été réunis là-dessus, le fait de prendre pour, en opposition et euh, d'avoir de l'animosité et de l'opposition pour les gens de Bédra et de couper les liens avec eux et de ne pas leur Euh, de ne pas les, les côtoyer et de, les pas les, de ne pas rester avec eux de, de faire ce qu'on appelle Al-Hajr Al-Hajr ça veut dire s'écarter s'éloigner de quelqu'un c'est ça que ça veut dire hein? al hijra c'est la même chose, ça vient de la même racine Al-Hajr et al hijra ça vient de la même racine Al-Hajr ça veut dire tu te, tu te coupes ou tu t'éloignes de quelqu'un ou tu t'écartes de quelqu'un donc euh, quand c'est dit en Bid'a ça dat partie de van de l'islam de s'écarter de lui wa al al wa al-bid'a wa sallallahu alayhi wa فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أن أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا, حيا وميتا فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين فإن هجرة أهل البدع فإن هجرة أهل البدع al-Ahwa wal-Bida' da ima da ima san ila an Yasubu. Oui, ça c'est al de l'Imam al que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa a annoncé que cette allait se diviser en 73 sec. Comme c'est mentionné dans le hadith, et que les gens de passion et d'innovation allaient apparaître. Et, euh, Et il a il a annoncé, il a décrété, il a jugé que les gens qui allaient être sauvés sont les gens qui suivent sa sunnah et la sunnah de ses compagnons. satisfait Donc, une personne musulmane doit, lorsqu'elle voit deux personnes qui sont en train... Euh, Lorsqu'un lorsqu musulman voit quelqu'un en train de faire quelque chose qui a rapport avec les innovations euh, et les bid'ahs et les, les, les passions, Mu'taqidan, c'est-à-dire, il croit en ces innovations-là en ces ou bien qu'il se, qu'il, qu'il dénigre, ou qu'il se, qu'il, qu qu ou bien qu'il, il y a Il des qui Il ne prend pas, il leur donne pas une importance, hein. donc dans ce cas là, le musulman qui voit ça, il peut s'écarter de ces gens là et, euh, et aller se désavouer de lui, de la personne qui fait ces innovations là et de le délaisser, qu'il soit vivant ou mort, vous savez, il n'a pas il, il se désavoue de lui, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, et il le laisse. Et lorsqu'il le rencontre, il ne lui fait pas le salam. Et il ne lui répond pas. Il ne lui répond pas. S'il lui donne le salam. Donc s'il le rencontre et que la personne lui donne le salam, il ne lui répond pas. Et lui, il ne commence pas non plus en lui donnant le salam. Jusqu'à ce qu'il abandonne sa bédra et qu'il revienne à la vérité. Et l'interdiction qui a été donnée par le prophète Mohammed Sallam de s'écarter d'un frère pendant plus que trois jours, ça c'est dans les choses qui ont rapport avec euh, les conflits par rapport aux droits de de, de l'amitié dans la dounia, dans les affaires de la dounia. Si quelqu'un a manqué un droit de son frère dans les affaires de la dounia, dans ce cas-là, oui, il peut euh, il, il il peut pas dépasser trois jours. Hein. Si t'as un conflit avec ton frère, tu t'es disputé avec lui pour quelque chose de la dounia ou quelque chose qui a rapport avec les droits entre frères, dans ce cas-là, tu ne peux pas couper le lien de la, que tu as avec cette personne-là pour plus que trois jours, parce que ça c'est des… Euh, il y a un hadith à ce sujet-là, le prophète il a interdit que quelqu'un coupe son frère ou coupe les liens avec son frère pour plus que trois jours dans les affaires de la dunia ou des affaires qui ont rapport avec les droits du, de, de l'amitié ou des choses comme ça. Toutefois en ce qui concerne les questions qui ont rapport avec la religion, comme les innovations dans la croyance, les innovations dans la pratique religieuse, des choses de ce genre, alors, le fait de couper les, les liens avec ces gens qui font des bédas, ah, qui ont des, qui suivent leur passions, ça c'est permanent, jusqu'à ce que la personne se repente, jusqu'à ce que la personne revienne à la Sunna et abandonne sa bédar. Ah. Et donc, ça c'est, euh, Quelque chose de, de, que beaucoup de monde ne comprennent pas, ils disent toujours comme. Ils pensent que le fait que quelqu'un soit sur une bid'a, ils comparent ça au fait que quelqu'un, par exemple, ait fait quelque chose de mal, ou ait fait un, un, une injustice, ou quelque chose comme ça dans la dunya. Puis là, les gens disent Ah, mais vous, on est des frères, il faut s'excuser entre nous, il ne faut, il faut pas se diviser. Et ils ne réalisent pas que la bid'a et l'innovation, ce n'est pas quelque chose qui est comparable au problème que deux personnes sont à pour des questions d'argent ou des questions de de disputes pour des futilités dans la dunya. donc échange mentionne ensuite une parole de l'imam Malik rahimahullah qui dit "la yusallim ala ahl al ahwa » la ala ahl al en de inam daqik al-'id, yakouno zalika ala sabili lahum, wat iminhum. le sheikh il dit que l'imam Malik, dans le livre Hajr al de Abbaq Rabouzait, in zijn livre, op la page 37, il a dit, on ne pas le salam gens de salam de bid'ah, gens de ahwa, gens de passion. En l'imam daqik al-'id, il que ça c'est Pour donner une, une, une leçon, en fait, euh, aux gens de Bédard, c'est pour les, les punir, en fait, qu'on ne leur donne pas le salam, et aussi pour se désavouer d'eux. Ensuite, le cheikh, il dit, oui, c'est ça, le fait qu'on ne leur donne pas le salam, ça c'est juste un point à ce sujet-là, le fait qu'on ne donne pas le salam aux gens de Bédard, ça ne veut pas dire qu'on fait le takfir des gens de Bédard. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que, si tu ne donnes pas le salam, ça veut dire que tu les considères comme étant des couffards, et bien entendu, ce n'est pas nécessaire, ce pas nécessairement le fait que tu ne donnes pas le salam à quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu le considères comme étant un kafir. tu comprends Donc, donc ça, c'est bien important de, de distinguer là-dessus, de ne pas faire de mélange à ce sujet-là. Ensuite, j'ai dit, « Waqala al-Khattari, al hadithi Ka'b ibn Malik, فيه من العلم أن تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث، وإنما هو فيما يكون بينهما من قبل عتب عتب من من قبل من قبل عتب وموجدة أو لتقصير يقع في في حقوق العشرة ونحوها دون ما كان من ذلك في حق الدين. فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الاوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق وفيه دلاله على أنه لا لا يحرج المرء بترك رد السلام لا يحرج المرء بترك رد رد أهل الأهواء والبدعة Donc, le Sheikh il dit que l'Imam al khattabi après avoir mentionné le hadith de Ka'b Ka ibn Malek, il dit il y a dans cela de la science, hein, la connaissance du fait que euh, il y a l'interdiction de s'écarter de son frère pour plus de trois jours, ça c'est uniquement pour les choses qui ont rapport à des conflits entre eux sur des questions qui ont rapport à des manquements ou à des blâmes dans les questions qui ont rapport avec les droits de l'amitié ou des choses de ce genre. Et non pas, des, ça n'a pas rapport avec les questions qui ont, qui ont des liens avec les droits de la religion. Parce que les, les, le fait de couper quelqu'un ou de s'écarter de quelqu'un par rapport aux droits de la religion, comme les gens de Beta et les gens d'Awa, les gens qui suivent leurs passions et les innovations, ça c'est permanent. Et ça continue jusqu'à ce qu'on n'ait pas vu de la personne qu'il s'est repenti de ces innovations-là et qu'il est revenu à la vérité. Et il y a également la preuve que dans ça, on a, on a la preuve que on ne doit pas euh, blâmer un musulman qui ne qui ne qui euh, on ne doit pas blâmer un musulman ou un individu parce qu'il a cessé de ré, de répondre au salam. دي دي الشيخ الإمام الشاطبي الشاطبي وقال الشاطبي فان الثلاث الصالح نهوا عن مجالستهم ومكالمتهم وكلام, مكالمهم وكلام مكالميهم وأغلظوا واغلظوا في ذلك ففي طالئ اليتصاف الشاطبي Et dès que les, les salafs sont salés, ils ont interdit de s'asseoir avec les gens de Bid'a et de leur parler, et de parler dans. au kalam ou c'est-à-dire de parler à ceux qui parlent avec eux. Hein, de parler à ceux qui parlent avec eux, subhanallah. Et ils ont été très sévères à ce sujet-là. Ensuite, le général de Waqala al l'imam al shankani dit, ومن عرف هذه الشريعه المطهره حق معرفتها علم ان مجالسه اهل البدع المضلة, المضله فيها من المفسده اضعاف اضعاف ما في مجالسه من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات ولا سيما لمن كان غير راسخ راسخ القدم في علم الكتاب والسنة، فإنه ربما ينفق عليه من كذباتهم وهذيانهم، وهو وما هو من البطلان بأوضح مكان، فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعصر دفعه، فيفعل بذلك مدة عمره. Sayamba Rubizalika Muddata Umu vihi Wayal Kallaha Bihi mu'tapi danan nahuminal hak wa wallahimin dat al-munkar. But is that parallel of En a Shokani down Fat al-Kadir, tafsir Fat al-Kadir. And he explains the reason for celui qui a connu la charia, la pure, la pure charia, et qui connaît cette charia comme elle mérite d'être comprise et connue, il va savoir que de s'asseoir avec les gens de bidha, <rire> les bid'a qui sont égarantes, euh, qui, qui égarent du droit chemin, donc il va savoir que de s'asseoir avec ces gens-là, c'est quelque chose qui, avait, qui va amener des méfaits plus, beaucoup plus grands, beaucoup plus grands hein, que le fait de s'asseoir avec des gens qui font des péchés. C'est-à-dire, le danger de s'asseoir avec des gens de Bid'a, il est plus grand que de s'asseoir avec des gens qui font des péchés seulement. Pourquoi Parce que, bien entendu, on sait que les Bid'a, c'est plus dangereux que les péchés. Parce que les Bid'a, quand tu les vois, tu sais que c'est haram. Si tu vois quelqu'un qui boit de l'alcool, tu sais qu'il fait quelque chose de haram. Et si tu vois quelqu'un qui, euh, joue à la, qui fait des jeux de hasard, tu sais que c'est haram. Et, et, et si tu vois des gens, par exemple, qui, qui jouent pour de l'argent, un jeu de cartes ou des choses comme ça, tu sais que c'est haram. Et, et ainsi de suite. Mais, tu vois des gens qui sont assis ensemble en train de danser et chanter, ils, ils disent, ils disent des paroles de Que Allah aime et ils disent des paroles de décre et de dua, puis tu les, en, tu les vois qui sont en train de tourner, en train de chanter avec les tambours. Quand tu vois ça en apparence, tu dis waouh, ça c'est des paroles qui, que Allah aime et tu t'imagines que c'est bon. Et en réalité, ce sont des paroles et des actions qui ne sont pas faites de la façon que le Prophète nous a enseigné, et qui sont contraires à l'islam. Et donc, ça c'est des innovations et c'est plus dangereux. Que de faire un péché, c'est plus dangereux de s'asseoir avec ces gens-là que de s'asseoir avec des gens qui sont en train de boire de l'alcool, parce que l'alcool, tu sais que c'est haram. tandis disent que les bêtises les ah que ces gens-là sont en train de faire, eux, ils les font en s'imaginant que Allah aime ça. Alors qu'il n'y a personne qui boit de l'alcool qui s'imagine que Allah aime qu'on boite de l'alcool. Ils savent, même s'ils le font, ils le savent dans leur cœur que Allah aime pas qu'ils boivent de l'alcool. Donc le danger de la bid'a est beaucoup plus grand que le danger du, du simple péché que quelqu'un peut faire. Et le chef il dit donc, euh, en particulier de la part de quelqu'un qui n'a pas les pieds bien fermement ancrés dans la connaissance du Qur'an et de la Sunnah, peut-être qu'il va s'asseoir avec des gens de Bidra et il va entendre quelques-uns de leurs mensonges ou quelques-unes de leurs… De leur déviation, ainsi de suite, parmi qu'est-ce qu'ils ont de fausseté et de mensonge, et ça va rentrer dans son cœur, et il va avoir beaucoup de difficultés par la suite pour l'éloigner, hein. Même si pour quelqu'un d'autre, c'est, pour quelqu'un d'autre qui a de la science, c'est très très clair que c'est des choses d'égarement et de choses, des choses qui sont fausses. Mais pour lui, étant donné qu'il n'a pas le niveau de connaissance pour être capable de comprendre ça, Il tombe dans cette béd'a, il s'assoit avec eux au début, il veut pas faire comme eux, mais ça rentre dans son cœur, et il l'accepte, et il, il, il, il peut plus la repousser, et il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier, avec ça dans son cœur, il croit que c'est la vérité, et alors qu'en réalité, c'est le plus grand, la plus grande défausseté, et le plus grand mal. Donc ça c'est quelque chose qui nous explique le danger de s'asseoir avec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 الشيخ يزن الكذاب دا دي سماه من notre époque qui parle à يقول الشيخ حمود التويجري رحمه الله وقد كان السلف الصالح يحذرون من اهل البدع ويغالون في التحذير منهم وينهون عن مجالستهم ومصاحبتهم وسماء كلامهم ويامرون بمجالبتهم ومعاداتهم وبغضهم وهجرهم الشيخ Dans son livre, Al-Qaul al-Bali'r, s'il-tahziri min jama'at-etabli'r, il dit, ce cheikh Hamoud al-Wajri, rahimahullah, il est décédé maintenant, mais c'était un des grands sabants, on a un il dit, les salafs salihs, ils avertissaient contre les gens de bid'ah et ils avertissaient de cette façon-là, très très sérieusement, ils allaient loin, ils allaient dans l'interdiction et l'avertissement contre les gens de bid'ah Et ils interdisaient de s'asseoir avec eux, de les prendre comme compagnons, de d'écouter leurs paroles, et ils ordonnaient aux gens de s'écarter d'eux et de les éviter. Et ils, or, ils ordonnaient aux gens également de de les détester et de s'opposer à, à eux et également de s'écarter d'eux, de, de s'éloigner d'eux, de couper les liens complètement avec eux. Donc, c'est des paroles qui sont euh, très très sévères au sujet des gens.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 وتنشر عدواه الى غيره ويجب التحذير منهم ومن شرهم اذا لم يمكن الاخذ على ايديهم ومنعهم من مزاوله البدع والا فانه يجب على علماء المسلمين وولاة امورهم منع البدع والاخذ على أيدي المبتدعه وردعهم من عن شرهم لان خطرهم على الاسلام شديد انه في il dit, et interdit pour un musulman de visiter un innovateur, de le visiter, et de s'asseoir avec lui, excepté si c'est pour lui donner la nasiha ou pour, les, pour, pour le, le, le réprimander de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Ensuite il dit, parce que le fait de rester avec lui et de, de le côtoyer et de le fréquenter, c'est quelque chose qui va avoir un mauvais effet sur toi si tu le fréquentes et euh, il dit ensuite ça va faire en sorte fait que ça que son malaise ça ça va être ça va venir sur toi c'est comme une maladie contagieuse hein, elle va tomber sur toi après le dit, et donc il faut éviter et avertir hein, il faut avertir contre les gens de médina et contre le mal qu'ils transmettent euh, si il n'est pas possible de les prendre par la main pour les arrêter Alors dans ce cas-là, il faut s'écarter d'eux. Et euh, si on est capable, le chef il dit, si on n'est pas capable de les arrêter avec notre main, dans ce cas-là, il faut euh, les empêcher de pratiquer leur bédard. Euh Et, et, et il oui, est oui, c'est ça. Ça veut dire, tu dois t'écarter d'eux si tu n'es pas capable de les empêcher de faire, de propager leur bédard. Mais il dit, le chef il dit, mais si... Euh, il dit toutefois, c'est obligatoire aux savants musulmans et aux dirigeants des musulmans. Comme si, par exemple, on est dans un pays musulman, puis il y a un dirigeant musulman, euh, il est de son devoir à lui et au du devoir des musulmans d'interdire euh, ces ces innovations-là et de les arrêter, les moutadia, de les arrêter, de pour qu'ils arrêtent de répandre le mal qu'ils sont en train de répandre parce que le danger, leur danger est, plus dangereux, est très dangereux pour l'islam et pour les musulmans. Donc le, le Cheikh Alphonsan il explique un, un principe ici et ça, ça a été dit par d'autres savants également, c'est que les, les gens de Bid'a, s'ils commencent à propager leur Bid'a dans un pays musulman, ils doivent être arrêtés et mis euh, hors de, de, de dans une situation, pardon, en fait oui, hors de, de, de, de, de, de, de, de capacité de nuire. Donc, c'est ça que les savants ont appliqué souvent par rapport à des gens d'innovation et de bidah quand, quand ils commencent à affecter d'autres personnes, on les emprisonne, on les met en prison, on les arrête, pour justement faire en sorte qu'ils cessent de prêcher leurs idées. Comme ils ont fait en Arabie Saoudite avec certains égarés ou certains innovateurs comme Safar, Al-Hawali, et Salman, Al-Ouda, qui ont été arrêtés et emprisonnés justement en Arabie Saoudite, ainsi que d'autres prêcheurs également qui prêchaient et répandaient des, in des innovations et des égarements en Arabie Saoudite. Et euh, ça a été le cas également de beaucoup de livres écrits par des innovateurs qui ont été interdits en Arabie Saoudite, et ça, ça fait partie de l'Islam, ça fait partie de la voix des salaf Saleh om te is de bedoeling hun de innovatie. Ik heb gezegd, ik heb gezegd, ik heb gezegd, ik heb وأصولها في رعايه المصالح ودفع المفاسد وإياك ثم اياك من تأمير الهوى وهجر من تأمير الهوى هجرا وتركا دونك لشيخ ليكسليكي سيق الشيخ بكر ابو زيد il dit prend garde de Être en garde de sa bid'a ah, et agis avec lui selon al-wala wal-bara, selon les principes de al-wala wal-bara, c'est-à-dire l'affiliation et le désavouement. Tu t'allies avec, avec les gens qui ont al-iman et qui sont sur la sunnah et tu te désavoues des gens qui n'ont pas d'iman et qui sont sur la bid'a. Ah. Et tu fais ça pour te rapprocher à Allah, c'est ton intention, tu dois être sincère là-dedans. Et tu t'écartes, de lui, de la façon qui est décrétée par la charia en appliquant les règles de la charia et ses fondements, c'est-à-dire de prendre en considération les, les conséquences positives et les conséquences négatives qui vont découler de cette attitude-là ou de ce comportement-là. Donc les ulama ils ont parlé justement à ce sujet-là du fait que quand est-ce qu'on doit savoir, quand est-ce qu'on doit s'écarter ou boycotter quelqu'un ou non, et les ulama ont expliqué que c'est par rapport au, à la conséquence ou à l'impact que va avoir sur cette personne-là, le fait de se couper de lui ou de se désavouer de lui, et donc les ulama ils ont expliqué que si tu connais une personne par exemple, et que le fait de le couper, les ra rapports ou les relations avec lui, ça va être quelque chose qui va avoir un impact positif sur lui, du fait que quand il va voir que tu lui as inscrit le salam et que tu cesses de lui parler, il va réfléchir à ça et ça va avoir un effet positif sur lui, il va revenir vers toi, il va te, il va, euh, te poser des questions, il va essayer de, trouver, euh, de corriger son erreur, dans ce cas-là oui, c'est une chose qui est positive et donc tu agis avec lui de cette façon-là. Toutefois, si, le fait, euh, si en agissant avec cette personne, tu vois que… Si tu le coupes complètement, au lieu de l'aider, au lieu de le rapprocher, ça va l'écarter encore plus de la sunnah et il va s'enfoncer encore plus dans son égarement et dans son innovation. Alors dans ce cas-là, tu dois agir avec lui selon les, euh, les conséquences qui vont amener le plus de bien. Inch'Allah, si c'est possible, donc euh, tu lui donnes euh, les moyens de se rapprocher de plus en plus de la sunnah en lui donnant le nasiha et en lui rappelant. Euh, les choses qu'il qu fait que c'est pas bon et qu'il doit revenir au droit chemin. Donc là, c'est des exemples que les ulémas ont dé détaillés dans les livres, dans les explications qu'ils ont fait à ce sujet-là. Ensuite, le chère, il dit et prend garde et encore une fois, il dit et prend garde de euh, de laisser les passions euh, et aller prendre le dessus sur toi et aller dans la question de Hajj. Et dans la question de l'abandonnement. Donc quand tu parles de questions qui rapportent, quand tu parles du fait de s'écarter de quelqu'un, ou de boycotter quelqu'un, ou de laisser quelqu'un, euh, de s'écarter de quelqu'un, tu dois pas te baser sur tes passions pour faire ça, tu dois uniquement te baser sur, bien entendu, les principes de la charia qu'on a expliqués et non pas les questions, tu te bases sur les passions dans le sens que parce que quelqu'un est pas d'accord avec toi, pour une passion, quelque chose comme ça, tu décides de le boycotter ou de le et de plus lui adresser la parole et non pas, et non pas parce qu'il a réellement quelque chose qui est contraire à l'islam alors là, dans là dans ce cas c'est pas correct ensuite le chef dit qu'oltu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 Ce ne sont que quelques citations pour expliquer le manhaj, clair. Le manhaj qui est clair au sujet de la façon d'agir envers les gens de l'innovation. Et ils sont très très nombreux. Celui qui veut en voir plus, il n'a qu'à regarder dans les livres qui ont été écrits par les imams des salaf dans leurs livres. Dus de sheikh il dit regardez par exemple le livre qui s'appelle Sharh usul Sharh usul al-i'tiqad ahl de l'imam al-lalaka'i regardez il y a le livre al-ibana van ibn gatta le livre Sharh de l'imam al-bardahari Donc enfin, c'est quelques livres qui parlent de ce sujet-là, euh, des... c'est quelques livres écrits par les imams des salafs qui, dans lesquels il y a des citations des, des imams des salaf qui nous expliquent l'attitude à prendre envers les gens du et le fait qu'on doit les, les couper, ne pas avoir des liens avec eux. Ensuite, euh, le cheikh il termine ça en disant le Cheikh Bakr Abu Zayyid, Wallahu A'lam. Il dit parmi les choses qui ont été écrites à ce sujet-là, il y a le livre qui a été écrit dernièrement, pour expliquer les détails et les principes à ce sujet-là, le livre « Hajjou Moubtader » c'est-à-dire comment se couper ou se euh, couper les liens ou cesser de côtoyer les Moubtader, les, le Moubtader, l'innovateur, écrit par le Cheikh Bakr Abu Zayyid, Wallahu A'lam. Et Bakar Abou Zed, le Sheikh Bakar Abou Zed, Allah, il est décédé maintenant. Toutefois, euh, il a écrit un, des bons livres, comme ce livre-là, Hajj Rul c'est un des meilleurs livres qu'il a écrit, Toutefois, il a écrit d'autres livres également par la suite qui sont, euh, qui sont pas aussi, euh, bons que ça. Il y en a parmi même, parmi ces livres qui ont été vraiment, il euh, y euh, un peu confondants et mélangeants, en fait. Et donc euh, c'est pour dire qu'il est passé à travers certaines étapes de sa vie où il, est, il a été un petit peu confus dans certaines questions, et il y a des chulurs et des lamas qui lui ont répondu sur, certaines, sur certains points, et donc, euh, mais bon, ça reste que, c'est un des bons livres qu'il a écrit. Après, euh, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui parce que je pense qu'on a vraiment, Clarifier quand même ce point-là, cette question-là. On a mentionné plusieurs citations. Et puis moi, malheureusement, avec avec mon éternuement là, je je me sens un petit peu fatigué là. Alors je vais m'arrêter, échallah. Mais on continue à faire la semaine prochaine, mes là. Donc on là.